Est-ce qu'il y a une femme qui voudrait célébrer non. Celui qui lorsqu'il règne, rien d'autre ne peut régner Je voudrais célébrer l'ami fidèle ce soir L'ami pour quelqu'un qui s'est une fois trouvé dans une situation bien compliquée Là où tes voisins, ton père, ta mère n'ont pas pu comprendre ni saisir Ce qui transperçait ton cœur Mais lui, il a entendu Yala babashit Yala babashit Yala babash Yala babash tere boss Mala mama se Bala na boss Yala boss shala mas Kelle boss ana mas tere boss Yala babash tere boss akabash personne ne freine ton adoration ce soir. Que personne ne t'empêche de monter là où Dieu t'attend ce soir. Il t'attend quelque part. Les bossa da babas. Yachilici ba un peu d'amour. Je me sens seulement que ré si lourd Je ne peux plus porter ce fardeau qui me foute Père, je t'appelle au secours Je t'avais donné Jésus mon cœur Oui, j'ai cherché le pourนายer je ne trouve ici pas aucune paix aucune joie il n'y a d'amouco tu as manque oui j'ai cherché le mon ailleurs je ne trouve ici bas aucune paix aucune joie à il d'amour quand toi quand personne ne fait me comprendre il le peut quand personne ne sait entendre le soupir le plus profond de mon coeur il peut quand rien sur mon visage ne transmet ma souffrance s peut le voir à la bouche mon ami, qui voudrait le dire différemment ce soir mon ami mon ami est... mon ami mon ami mon ami mon ami mon ami mon un roi si grand à penser à moi à la croix de Gorgoth Il y a, a quelqu'un qui est en train d'être consolé ce soir Mon âme